Aujourd'hui avec l'espéranto, cette langue universelle et équitable inventée par Louis-Lazare Zamenhoff il y a 120 ans. Cette émission comprendra un peu de grammaire, la suite de l'histoire de l'espéranto, un témoignage sur l'utilité de la langue universelle, un extrait du Petit Prince de Saint-Exupéry et enfin l'actualité. Mais d'abord, un peu de musique. Aujourd'hui, nous entendrons une berceuse pour commencer. No. nous explique aujourd'hui la règle de grammaire numéro 15 donc les mots étrangers c'est à dire ceux que la plupart des langues ont emprunté à la même source restent inchangés dans la langue internationale ils prennent seulement l'orthographe et les terminaisons grammaticales de cette langue donc pour prendre un exemple le mot football euh, est traduit en espéranto par footballo donc on retrouve la terminaison o qui, qui désigne tous les noms en espéranto Donc sur la racine importée, on, a, on applique ensuite les mêmes règles que pour les autres mots dans la langue internationale. Par exemple, tragédio, qui veut dire tragédie, et bien si on veut euh, le transformer en tragique, on changera la, fin, la finale O par la finale A qui désigne tous les adjectifs. Donc tragédia tragique. Donc l'espéranto, ce n'est pas plus compliqué que cela. Noctobene. Reprenons maintenant l'histoire de l'espéranto avec Catherine. En avril 1922, une conférence internationale fait la synthèse d'expériences d'apprentissage de l'espéranto. Que doit-on retenir de cette conférence Il faut en retenir deux conclusions essentielles. Premièrement, l'enseignement de l'espéranto améliore la connaissance de la langue maternelle. Et deuxièmement, l'espéranto facilite l'acquisition d'autres langues. Alors là, c'est gagné pour l'espéranto Eh bien, figurez-vous que l'année suivante, Léon Bérard, alors ministre français de l'instruction, envoie une circulaire interdisant l'enseignement de l'espéranto dans les établissements scolaires. Mais, mais comment peut-on expliquer une chose pareille Eh bien, il se trouve en France, année après année, des ministres successifs qui refusent de s'informer, refusent de reconnaître la valeur des expériences pédagogiques et montrent ainsi l'absence la plus élémentaire d'honnêteté d'esprit. Et si je peux me permettre un commentaire, dans ce domaine, nos gouvernements actuels n'ont pas progressé d'un iota. Eh bien, l'attitude du gouvernement doit être un sacré coup au moral des espérantistes français. Oui, c'est un coup dur, d'autant plus que beaucoup ne peuvent pas se rendre au 15e congrès universel de 1923 qui a lieu à Nuremberg. Et ceci parce que les relations France-Allemagne sont à nouveau très tendues, en raison de l'occupation de la Roure. Pourtant, ce congrès réunira 4000 personnes de tout pays. Aujourd'hui, c'est Michel qui nous apporte son témoignage. Michel, que peux-tu nous dire de ton expérience avec l'espéranto Eh bien, tout d'abord, je voudrais dire que cette langue m'a permis de redécouvrir le français, qui est ma langue maternelle, de mieux comprendre l'origine et la formation des mots, de retrouver l'importance de la construction d'une phrase, son rythme, son articulation. J'ai trouvé intéressant en lisant et écoutant des espérantistes étrangers de pouvoir mieux appréhender la façon dont ils forment leurs phrases et ainsi mieux comprendre la façon dont ils raisonnent. En effet, nous ne construisons pas les phrases de la même manière, nous ne mettons pas l'accent sur les mêmes mots, nous n'exprimons pas les choses de la même façon. Peux-tu nous donner un exemple Oui, certains mettent le complément avant le verbe, d'autres après, le sujet avant ou après. En lisant une carte, un conte chinois, on s'aperçoit que la culture d'écrivain transparaît dans le texte. As-tu participé à des manifestations espérantistes Eh bien, j'ai commencé par participer à des rassemblements euh, régionaux, des stages à Courmangou, Kétigny, Bourg-en-Bresse, Joue et récemment à Aix-les-Bains. J'ai également participé au congrès universel de Rotterdam et j'ai été très surprise avec quelques mots d'espéranto de pouvoir parler de mon aïeul hollandais avec un espérantiste hollandais alors que je ne parle pas sa langue maternelle. Et j'ai même écouté et compris une conférence assez ardue concernant la vie du philosophe, du philosophe Eras. Vous voyez, tout est possible avec l'espéranto. Et bien évidemment, toutes ces manifestations sont un enrichissement humain par la diversité des personnes rencontrées et des sujets abordés. As-tu eu d'autres choses à nous dire encore Oui, juste un petit point si tu le permets. J'aimerais souligner l'heureuse initiative de la ville de Strasbourg, où siège le Parlement européen. J'avais choisi de visiter la petite France en moyen d'un bateau, et à ma grande surprise, parmi les langues proposées aux touristes, j'ai découvert qu'il y avait l'espéranto. Et durant une heure, j'ai ainsi suivi le commentaire de la visite en espéranto. Merci Michel. J'ai eu plaisir à partager cet instant avec vous tous. L'aviateur Saint-Exupéry rencontre le petit prince dans le désert. Une fois, lorsque j'avais six ans, « I qui miestis, se j'ai vu une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait histoire vécue pra ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve boaon voici la copie du dessin On disait dans le livre, en la libro on diris, les serpents boa avalent leur proie tout entière. La boa gluta si an unu glute, sans la mâcher. Sen Ensuite, Sekwe, ils ne peuvent plus bouger. Il plus et ils dorment pendant les six mois de leur digestion. J'ai um alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle. Et tiam mi multi méditis l'aventuroi en Et avec un crayon de couleur, j'ai réussi à mon tour. Cay per color crayono mi successis mis avitze. A tracer mon premier dessin. Fari mis an desegnon. Mon dessin numéro. Mis an desegnon numero uno. Il était comme ça. Yen kiel estis. J'ai montré mon chef dœuvre aux grandes personnes mi mian chef al et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Ilin demandis, mi adesigno, timigis ilin. Elles m'ont répondu mi respondis, Pourquoi un chapeau ferait-il peur Qui a le timigus mm. La queserva, Et pour terminer cette émission, Régis, dis-nous quelles sont les actualités de l'espéranto Aujourd'hui, je vais vous apporter quelques éclaircissements sur l'organisation du mouvement espérantiste. Donc, au niveau international, la principale organisation de promotion de la langue se nomme OUEA. Cette dernière, créée en 1908 et dont le siège se situe à Rotterdam, se veut neutre du point de vue politique et religieux et ne vise qu'à développer la langue espéranto et aussi à la représenter au sein des instances internationales comme par exemple à l'UNESCO. Cette association s'appuie ensuite sur des associations nationales et dans notre pays il s'agit d'Espéranto France. Et au niveau français, Espéranto France se décline ensuite en fédération, et donc dans notre région, il s'agit de, de la fédération Espéranto Rhône-Alpes, et dont le club de Bourg-en-Bresse et celui de châtillon sur chalaronne sont euh, liés. Chaque niveau précédemment cité donc, euh, organise chaque année un congrès annuel, donc, euh, qui est l'occasion de pratiquer l'espéranto, d'écouter des conférences sur des sujets variés, d'assister à des... concert, de visiter et de découvrir la ville et la région qui accueille le congrès. Donc au niveau international, donc OEA, cette année organise son congrès à La Havane, donc à Cuba, du 17 au 24 juillet. Au niveau national, c'est un fait très intéressant cette année puisque le congrès donc d'Espéranto France se tiendra en Allemagne en même temps que le congrès allemand, donc il se tiendra à Kaiser du 21 au 25 mai. Et enfin, au niveau régional, le congrès se déroulera à saint étienne les 29 et 30 mai. Donc si vous souhaitez découvrir la langue, eh ben, ça serait une bonne occasion de venir nous retrouver là-bas, puisqu'il y aura des ateliers d'initiation. Donc, Pour tout renseignement, eh adressez-vous à la GCA, qui vous donnera les coordonnées du club de Bourg-en-Bresse.